Tobrik von der Zubayaba Hai und Mikroda Je vous souhaite la bienvenue. Mme Zanana. Merci, bonjour, bonjour chers auditeurs. Euh, euh, L'Union européenne vous intéresse euh, parce que vous c'est un peu votre travail, mais euh, aussi on est, en tant que Bahai, euh, cela vous intéresse, l'Union européenne, pourquoi L'histoire de l'Union européenne est l'histoire de, de la construction d'une unité euh, dans un objectif de paix entre des États qui pendant des siècles et des siècles de leur histoire se sont fait la guerre, se sont entre-déchirés, ou se sont alliés dans le but de dominer d'autres, euh, ou d'écraser même d'autres pays. Depuis plus de 50 ans, sur le continent européen, nous avons cette expérience originale de pays qui tentent au quotidien de transformer leurs rapport conflictuels, leurs rapport de guerre, en des rapports de consensus, des rapports publics, pacifier ou tous les conflits qui existent encore aujourd'hui, euh, on essaye de les canaliser dans des règles de droit, dans des procédures. Alors c'est difficile, c'est un c'est une œuvre qui se construit au quotidien. Elle s'exprime par différentes politiques qui sont plus ou moins bien comprises par la population, mais derrière cela, en tant que bahai, je vois la vision que nous avait présenté Baháullah il y a 160 ans. Lorsqu'il a déclaré sa mission, il nous disait que le monde s'acheminait vers son unification, mais une unification qui reposerait sur le travail que nous avons à faire les uns les autres pour dépasser nos préjugés et pour volontairement nous, nous inscrire dans un, dans un chemin de pacification de nos relations. D'ailleurs, il me semble que la devise adoptée récemment par l'Union Européenne est l'unité dans notre diversité. C'est aussi un enseignement Bahá'í, n'est-ce pas Oui, c'était le, le message effectivement de, de Baha'u'llah de, de nous demander de nous acheminer vers l'unité dans le respect, même dans, dans l'amour de notre diversité. Il y a une très belle comparaison qui est souvent Euh, exprimé dans les textes bahaïs pour nous expliquer que Dieu a voulu cette diversité et qui nous appelle à regarder par exemple un jardin de fleurs, regarder la variété des couleurs et des espèces de fleurs qu'il y a dans ce jardin. S'il était uniforme, s'il n'y avait qu'une sorte de fleur, elle serait certainement belle mais le jardin lui-même manquerait de, manquerait de richesse, manquerait de beauté. C'est cette diversité qui fait la beauté de la création et Dieu l'a voulu dans, dans chacune de ses, de ses œuvres, si l'on regarde autour de nous, il y a partout cette diversité. Malheureusement pour les humains, la différence et la diversité fait souvent peur parce qu'elle représente l'inconnu. Et ce à quoi nous appelle Baolah, c'est d'aller au-delà de ses peurs et de voir dans cette diversité une occasion d'enrichissement mutuel, une occasion de, de grandir d'apprendre plus les uns des autres et sur la base de cette diversité, de construire notre unité. Ce n'est pas facile, c'est un travail sur nous-mêmes et ensemble les uns avec les autres au quotidien. L'Union européenne est comme un laboratoire qui nous montre que c'est possible, il faut en avoir la volonté. Merci. soweit äh, von der Rubrik von der Zibya Bahai, die kann da doch im Internet fahren an www.bahai.lu.